Oh, C'est assez simple, c'était une décision à berth -Sallet. En 1983, nous avions formé euh, une, un groupe de pression entre berth pour une présence au municipal. à l'époque, chez les Berth-Salé, toute présence aux élections, c'était plutôt pied c'était plutôt opposé, personne n'était intéressé aux élections. Ça a beaucoup changé, heureusement. Donc on avait monté un groupe qui s'appelait Éry euh, et nous avions euh, une ligne conduite. Nous étions en groupe d'une quarantaine d'Aberts-Salés à avoir appelé à voter Mitterrand au deuxième tour en 81 Et nous avions décidé d'être présents aux élections de 83 de deux manières. Là où on pouvait faire des listes à Berts-Salés ou de tendance à berts OK. Et là, c'était difficile. On faisait une alliance avec la gauche. Alors, il y a eu des listes à Berts-Salés homogènes pour la première fois, d'ailleurs. C'est la première fois que les Amers-Salés sont présentés à des élections en 1983. À Urugnes, par exemple, qui s'appelait éry et non pas Éry-Tarky, puisque nous étions le groupe, avec euh, un pilote, Daniel Pilote, qui menait ça. Il y en a eu une autre à Bayonne avec euh, Claude Arlouchet. Et ailleurs, euh, on a fait des alliances. Par exemple, euh, à Saint-Jean-de-Luz, euh, avec la gauche, euh, à, à Saint-Pierre-des-Rubes, Alain Giriard et son frère étaient candidats, avec une liste de gauche, à la première fois, à Saint-Pierre-des-Rubes. Et moi, à Biarritz, j'ai fait alliance avec le groupe à Salé, de Biarritz, Euh, que nous avions constitué pour le, pour l'occasion avec euh, d'Estrade qui était à son député et nous avons monté une liste d'alliance entre la gauche et euh, les aversalais. Nous avons pris une rouste terrible en 83 Bernard Mai euh, avec d'ailleurs euh, bon retrac comme premier adjoint à passé dès le premier tour de manière royale. Ça a été le grand reflux de la gauche en France en 83. Voilà une première expérience de la gauche mais j'ai été lui en opposition. Donc j'ai fait euh, une dizaine d'années dans l'opposition. Euh, Destra, de voyant en destin euh, personnel tout à fait compromis à Biarritz, il était bien haut, lui, né à Biarritz. Il est parti, il s'est relocalisé à Saint-Pierre-des-Rues, où il a fait une autre carrière, de conseiller général, etc. Et donc à Biarritz, on a continué, nous, aux élections de 68, euh, maintenant je calcule, 88, et après 91 nous avons fait une petite liste à Versailles comme nous avons appelé, Biarritz, bien dit sur Trambus mais j'étais la quoi enfin à Versailles que je connaissais essentiellement de tendance à Versailles très ouverte où il y avait des joueurs de rugby enfin c'est là pas ton enfin des architectes qui étaient que je connais bien de Biarritz bien sûr qui avaient bien voulu me faire confiance et nous sommes présentés donc, pour la première fois là en 88 et en 91 et nous avions fait 12 et quelques c'était pas mal Et puis il est arrivé un événement très important à Biarritz où le, il y a eu un clash entre le maire Bernard Mary et son premier adjoint Bononton. Bononton a parlé de le suivre sur la transformation de, la, le, le fait de raser le casino municipal pour faire un immeuble rapport et déplacer le casino sur la colline aux ortanciers comme on ça et nous nous avions fait une contre-proposition depuis longtemps en tant qu'adversaires de rénover le casino pour continuer à qui les activités qu'il rapporte à la et qui donne des emplois Il à quand même 200 personnes qui travaillent au casino de Viris. C'est la petite usine de Viris que nous le du palais. Donc euh, on s'est retrouvé donc dans cette crise municipale qui s'est formée là, Borotra a donc rompu avec Bernard Marie, il a présenté une liste contre lui donc à l'élection partielle à 92, nous nous avons continué à présenter la nôtre. Il a fait 30 au retra. Nous aurions 20 15 et Bernard Amar a fait 35. Donc si on ne s'alliait pas Bernard Amar repassait, il est en tête. Donc il y a une alliance motivée un contrat passé pour retra. ma liste que je conduisais de tendance vers celle Et notamment, bien sûr, il y a eu la première écaste-tolle municipale construite à Viaïts. Et depuis, bien autre chose. Et puisqu'on finit ce mandat, on a commencé lécaste là on le finit avec le lycée CHK, puisqu'on a acheté le terrain qu'on a offert gratuitement à CHK pour le dernier conseil municipal. Donc, je pense voilà le parcours qu'on a fait d'après. Donc, on a gagné. J'ai eu la délégation de la culture, et on a réalisé à peu près, je crois, dans la loyauté respective, tout ce qui avait été décidé, renouvelé par la suite plusieurs fois. Alors, vous avez été dans l'opposition, dans la majorité. Comment on travaille d'un côté de l'autre oh, C'est la nuit et le jour. Dans l'opposition, certes, la loi électorale française est pas mal faite pour ça, pour les municipales, parce que elle permet de dégager une majorité, le premier qui arrive, même s'il n'y a pas la majorité, qui arrive à ah, plus de 50% des élus, donc qu'il peut gouverner sans sans ennui de, de seule opposition. Mais par contre, comme une partie proportionnelle, les oppositions sont également représentées. Donc, elles peuvent s'exprimer. C'est une bonne chose. Mais quand vous êtes en opposition, moi, j'ai vécu vécu comment vous avez la vertu du verbe, vous avez si le journal le lendemain ou la radio est, est gentille avec vous, vous avez droit à quelques phrases, à quelques commentaires. Mais ça, c'est tous les deux mois ou trois mois. Quoi. Enfin, voilà. Vous n'existez pas. Entre-temps, vous n'existez pas. Certes, vous pouvez avoir les dossiers euh, au secrétariat de la mairie, on vous cache rien. Mais enfin, vous êtes en dehors des décisions qui sont prises dans la ville. Vous faites un témoignage. Vous existez en tant que... À partir du moment où vous êtes dans la majorité et que vous mettez en place un programme, dont notamment nous, nous avons insisté sur des réalisations très concrètes pour la langue basque, vous pesez sur sur le devenir et sur la gestion de la ville. Et notamment à Biarritz, on peut dire dans une ville complètement débasquisée, un petit Monaco qui vient de jeunes ne sais où, avec 50% de la population qui de 60 ans, qui vient d'ailleurs, fait de 40% de résidences prévues secondaires, on est arrivé à imposer certaines choses qui auraient été impensables autrement. Donc, de ce point de vue-là, Biarris a pris une certaine avance sur le plan de la gestion municipale. Et effectivement, non seulement sur le plan basque, mais également, j'avais eu la délégation à la culture. Il me semble qu'on a impulsé une vie culturelle à Biarris de grande renommée, notamment l'axe de la danse, en faisant venir une troupe à demeure de ballet professionnel, mandandins, etc. Donc, je pense qu'on peut agir. Et voilà, ce sort de cette expérience-là, qui a duré 23 ans à l'Alliance et pour Comment voyez-vous le fait que les Avertzalais ne se présentent pas, ne fassent pas une liste et qui se présente avec euh, Michel Venac Alors c'est effectivement euh, ma, ma, mon clash personnel. Il y a eu au sein du groupe pierre euh, qui est dont la présidence avait été présente autant puisque moi j'avais annoncé que je ne repartais, repartais plus avec mon âge j'aurais même pas dû repartir la fois avant. Enfin bon, C'était terminé j'avais fait confiance à Michel Poitier qui était adjoint euh, au, avec moi comme, euh, à la jeunesse et au sport pour amener la mairie de à être présent à ces élections. Et nous avions décidé dans l'assemblée générale à mairie de centre d'être présent aux élections qu'un Borotra retrat annoncé il y a plus de deux ans qui ne se représenterait plus. Donc pour nous la parenthèse avait bon se terminer. l'alliance que nous avions conclu de n'était se termine. Donc nous avions décidé en assemblée générale de nous représenter de manière autonome à ces élections-ci de, de, de 2014. En se disant s'il y a des alliances à faire on les fera des deuxième tour qu'on l'a fait au départ mais bon on verra bien comment se présentera la situation mar cette situation a perduré jusqu'à deux trois mois dans les élections et là au lieu de faire rendre une liste de type àversalé même en alliance avec paysot claveerie qui était élu d'une autre manière on avait accepté de se trouver tous ensemble pays claveerie comme michel poète nous ont annoncé qu'ils partirait avec avec michel Venat, qui nous ont laissé le bec dans l'eau, et ils ont fait une, une, une assemblée générale où tout le monde était pris ou dépourvu, où effectivement, majoritairement, ils ont convaincu les, les, les membres de biarritz de faire alliance directement, dès le premier tour avec Michel Vanak, et d'une manière assez majoritaire. Je me suis retrouvé complètement perdant, minoritaire, je respecte donc la volonté des jeunes de Biarritz-Autroman, tout en étant complètement opposé à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que je ne participe à rien, j'estime même que les aversalais ont commis une grave faute, parce que dans une élection, c'est un temps fort de la politique. Après 25 ans de pratique aversalais à Biarritz, nous avions, je viens de le dire avant, à qui réalisé beaucoup de choses, il y avait un bilan à défendre. Il y avait quelque chose à, des projets à, à annoncer, notamment ce lycée cherche qui est à faire maintenant euh, moi j'appelle ça un abandon de poste ça a été grave et il se trouve qu'effectivement toute cette campagne se déroule sans qu'on entende même l'expression même des averse salés savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils ne sait pas une, une campagne électorale elle s'incarne une liste s'incarn dans sa tête de liste la tête de liste c'est donc venna qui parle euh, il devrait parler un autre nom il ne parle jamais des averse salés on ne sait pas où ils sont euh, voilà Même dans un débat ouvert l'autre jour à la radio, il y a eu, tout le monde s'est exprimé, notamment sur pourquoi y a-t-il la Véris une liste du Front national, ce qui est unique au Pays basque. Un des, des, des jeunes candidats, docteur Baruc, ici... Il a dit « Je ne sais pas pourquoi... » en tout cas, je suis étonné qu'il n'y ait pas une liste à Bersalais. Il fallait que soit lui qui dise qu'il était étonné. Effectivement, nous étions, nous avons habitués les biarrots à être présents. Donc, il n'y a pas de liste à Bersalais. Pour moi, donc, je trouve c'est une c'est une faute politique grave. Nous avons porté un coup, à mon avis, dur à la Bersalaisme, d'autant plus regrettable à cette époque aussi, contrairement il y a 25 ans, quand nous étions un peu les pionniers, quand nous étions en avance, que cette fois-ci, on voit bien monter petit à petit, depuis des années, la présence à Bersalais partout et que la présence à Versalais dans une trentaine de communes, il y aura des listes partout, et que peut-être qu'il y aura des maires à Versalais, non seulement dans les petites communes, peut-être Urugnes va peut -être se réveiller avec un maire, maire à Versalais, Hustaritz aussi, et qu'à on voit joli ou comme à Anglette, les à seront les arbitres du deuxième tour, et le, le maire sera celui que les aversalais voudront. Donc je pense que c'est une faute grave, et une efficacité totale. Voilà, on n'entend pas la voix des aversalais à, à je suis heureux qu'on l'entende d'ailleurs et je crois que c'est une grande avancée pour les hier C'est justement ce que j'allais vous demander, mais euh, de se présenter avec, euh, dans ce cas précis avec Michel Venac, les Abersalais se fondent euh, dans une masse euh, sans qu'ils aient leur propre identité. Ils ne sont pas fondus, ils sont dilués. Il euh, y a eu un sondage récemment à Biarritz, il euh, y a 15 jours, 3 semaines, euh, qui n'était pas très favorable à lire pour Venac, mais déjà dans ce sondage, les voix Abersalais étaient partis. À partir du moment il n'y a pas une liste, il n'y a pas une incarnation de ce que l'on dit, ce que l'on veut. Peut-être que le score n'aurait pas été aussi brillant qu'il ne l'a été à l'époque, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas, je suis très optimiste, parce que je vois qu'ailleurs, ça marche, pourquoi Ça ne serait pas ne serait pas marcher ici, mais peu importe. Il est évident que non, pas nos militants, parce que le militant ils suivent plus ou moins ce qui est décidé. Ils sont un peu disciplinés, les militants, mais les électeurs, ce n'est pas ça, nos électeurs ont déjà disparu. Il y a 8 listes à Biarris, qui était un truc énorme, donc il va y avoir une dispersion totale, les voix personnelles seront partout, euh, et certaines seront sur qui suivront certainement, je ne sais pas. Il se trouve que Brisson n'est pas non plus inhabile, puisqu'il a mis un PNEV affiché avec son étiquette dans sa liste, que d'autres parlent de présence de la langue basque y compris sur votre radio, dans la le tour de table qui a eu l'autre jour, quand vous avez posé la question « qu'est-ce qu'il faut faire comme un basse-cabiariste », moi, je, je croyais rêver, je les entendais tous, c'était celui qui était le, le plus abertsalé, quoi. Enfin, je n'ai trouvé que des gens, en rentrant euh, le, le lendemain ici, à revenir à mon bureau à, à la mairie, il y a Eneko Gori qui s'occupe du bureau de la langue basse qui était un peu inquiété pour le futur, j'ai dit « Eneko, ne soyez pas inquiet ». Quel que soit l'élu, vous avez un Albert Salé qui va arriver. j'étais tous. Donc, c'est peut-être intéressant de voir ça, que les idées ont commencer. Malheureusement, on n'a personne pour les incarner. C'est une faute grave. À Biarritz, nous avons, euh, nous avons fait... J'appelle ça un abandon de poste. Il peut y avoir danger pour euh, le prochain lycée ou non Je ne crois pas parce que le, le terrain... Et c'était difficile à maîtriser le terrain parce que c'était une, une, une indivision. Ils étaient 10 ou 11 qui étaient d'accord sur rien. Ils d'accord sur rien. Enfin, donc ça s'est passé, passé au dernier conseil municipal. La ville l'a acheté avec une destination pour le donner en bail amphithéotiques à CHK. Donc, c'est clair. Il faudrait une majorité... encore Je ne sais pas, puisqu'on a acheté le terrain, il faudrait qu'il y ait une autre destination. Non. En plus, ça fait en accord avec la région, puisque le conseil régional finance par ailleurs. Il y a une subvention de 6 millions d'euros euh, pour CHK. Et que même nous avons mis ici la majorité sortante en rapport... Euh, Cherchka Pascalendo avec euh, l'organisme de d'habitat social Ria maintenant tant qu'abière le nouvel organisme qui va construire au compte de Chashka l'hébergement c'est-à-dire la votre abriter les 140 et, quel, et quelques étudiants qui seront hébergés à ce lycée fait construit sans que Chashka mette en sous simplement sous forme de location pendant 20 ans donc on a fait un tr très beau montage financier euh, j'espère que tout ça va réussir il n'y a aucune raison mais enfin euh, ça serait bien que nous que, que nous en parlions un peu C'est quand même un acquis de notre travail que va devenir Yakashaberi après Oh, il n'y a se rapproche du cibetier. N'ayez aucune crainte, je sais comme tout le monde, mon sort est scellé. Non, de toute manière, j'ai, euh, je... bien sûr, dans tout ma... mon engagement culturel à Biarritz, euh, je me sens que j'ai très fortement sur la... la filière de la danse. Euh, C'est grâce à notre action de Biarritz Culture euh, que nous avons aussi aujourd'hui un centre national géographique avec Thierry Melandin, qui est devenu un ami. D'ailleurs, je suis... Le mois prochain, il m'a invité très gentiment à la première d'une saison qu'il ouvre au, au palais de Chaillot début avril. Il est charmant. Donc euh, j'y serai, bien sûr, avec grand plaisir. Et donc je pense que moi, moi je continuerai à investir dans Biarritz-Outre-Monde. Je suis le président. Non pas à titre d'élu, puisque c'est une association comme une autre, parce que les gens qui compusent Biarritz, bien sûr, bien voulu me, me porter, encore récemment, dans l'Assemblée Générale, pour trois ans, à la tête de, de Biarritz Culture. Donc, je continuais à m'occuper de ça, voilà, avec grand plaisir. Je resterai et à Biarritz m'occuper des affaires de Biarritz, mais pas à la municipalité. Vous aurez le temps d'apprendre-les jusqu'à là, peut-être Ça, c'est un peu tard. J'ai essayé, j'ai eu deux trois tentatives lourdes de plusieurs années. Je, suis très je le saisis, je le comprends dans toutes les réunions heureusement j'arrive à ne pas être l'élément qui casse une une, une conversation à quand j'arrive parce que je, je la saisis je, je participe à la, à la discussion dans les assemblées autres mais là je suis incapable de m'exprimer convenablement je suis un très mauvais élève